بسم الله الرحمن الرحيم كملنا أي باب قبل هذا هذا الباب, الباب التعالق بيه ما ماذا؟ المحبة فالآن المصنفه سيفكره بعض أعمال قلبية ذكر المحبة ثم اليوم سندخل في الخوف وبعد سيأتي التوكل மலை ஆமரமா கல்வி மாலிமா ஜவாரி பஹ ஜிக ஜமோஹா தஷீதா நோ அமன்ஷர் فليذا المصنف ذكر هذه الاشياء ليحذر الامه من الوقوع في الشر اشار بذلك يقول باب قل لله تعالى انما ذلك الشيطان يحاول واولياءه فلا تخافوه مخافون كنتم مؤمنين تقرأون ساسولدي سي seulement shaytan qui vous fait qui vous fait peur par ses alliés Alors, n'ayez pas peur de lui, mais n'ayez pas peur de moi si vous êtes croyant. Quand il y a une personne, on voit qu'il y a une peur, la peur, la peur de Allah, de l'Esprit et d'Iman. Il a dit, « Si vous êtes croyant. » Et cette peur, dans le cas de l'Aqsam, nous avons dit, cela est اصول de la peur qui ibada هذه تقرع في طه الله سوف تصيمون ساكولر ويادونه رهبا ورهبا انبياء قالوا وادوا ربكم خوف المطمع ان رحمه الله قريب من المحسنين دونك عباداظن ديال avocats par contrainte par peur forcément ce que les gens disent c'est de Allah que pour Allah lui-même non pas par peur de son châtiment ni par amour de sa récompense d'ici. Hadha kana sabil al-anbiya' wal-mukhlasin. Les prophètes adorent Allah pour Allah et pas pour d'Allah et pas par amour pour Allah. Donc ça c'est la peur ibada. Appeler la peur sirriya. يعني الخوف السري c'est ça qui est shirki c'est le fait que t'aies peur d'autre qu'Allah dans une chose que seul Allah peut te faire subir tu crains d'une créature qui ne t'atteigne d'un mal que seul Allah peut te faire subir par exemple tu crois qu'une personne elle est je ne sais où elle t'entende ou c'est ce qu'il y a en toi ou tu dis à t'es n'importe tes malheurs ou tu dis à t'es n'importe tes malheurs ou tu dis à t'es n'importe tes malheurs الْأَاَرْلَىَ خَوْفِ الْشَرْكِ وَاَرْلَى خَوْفِ الْخَوْفِ الْتَبِّعِي la peur naturelle la peur naturelle comme ce qu'on trouve chez l'être humain qui a peur de la mort qui a peur de la maladie qui a peur de différentes choses qui les porte préjudice c'est normal مَا خَرَجَ مِنَا خَوْفَاً يَتَرَقَّمْ كَمَا قَلَى تَعَلَىٰ عَنْ مُوسَى il a dit que Moussa est de la ville en ayant peur parce qu'il a su que les Coptes le cherchaient pour le tuer. Donc la Khauf, Tabiria, Laysafia Marvour. Il dit qu'alors, Bel, qu'on montre la peur, pour Allah Azza wa Jal, est un jihad. Quand on a peur, et qu'on s'efface à la peur, pour une noble cause, tu as la compensée. Donc la peur, c'est la présence, à son utilité. وَكَذَلِكَ نَنَنَا الْخَوْفِ الْمُحَرَّمِ Que tu aies peur d'une chose au point de transgresser Tu aies peur d'une chose au point de transgresser les limites décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala Et ça, c'est le cas de la plupart des muslimines Ils ont peur que la dunya ne leur échappe Donc de là ils tombent dans les péchés pour obtenir la dunya. Par contre, on voit tirer dans la dunya et pas peur qu'elle leur échappe. Combien font des péchés par peur de leur patron Ce n'est pas du shirk. Il ne faut pas prendre ces versets-là comme dalil. Là, Là c'est une peur qui est muhram. Parce que lui, c'est juste, il désobéit, il ne l'adore pas, ni rien ne craint hein. pas de lui d'une chose. Il craint de lui d'une chose qu'il peut faire, ce, ce patron. Cependant, Shada'in, il se doit de ne pas se jeter de faire face. Mais lui, il ne veut pas. Comme ces gens, ma sœur, ces femmes qui se dévoilent pour aller au travail, pour se mélanger aux hommes et autres. D'accord, elles se dévoilent par peur du regard des gens par exemple. On dit qu'elles sont des islamistes comme ils disent ou que sont des femmes soumises ou je ne sais quoi. Qu'elles aient peur de être quelque chose ou également le fait qu'elles veulent quelque chose. D'accord. مثلا وكذا ne possible pas que ce qui fait, alors vous venez travailler ce soir pour le travail. Pourquoi tu as peur Tu as peur de quoi De pas ta paye. Tu pars au travail alors que dans le Coran c'est Allah Azza wa Jall. 103 poly, il vous donnera un autre peut-être meilleur encore. Et il dit Allah Azza wa Jall Il aide vous aide vous le châtien le pauvre et il vous ordonne la perversité. Que Satan vous promet la pauvreté et Il vous appelle aux turpitudes. Il vous vous prometz la peur de Shaitan, la pauvreté. Et que Allah vous, permet, vous, vous promet une mise à la corde de sa part et une grâce. Allah, il n'a pas promis que tu feras riche, mais que tu auras de sa grâce et de sa mise à la corde. Donc les gens, ils ont mis à Shaitan, pourquoi Par peur de la pauvreté et pour se les commettre les farchas. Ils lui suivent leur plaisir. On a un canalé à l'aïkoumi sultan. Il a dit qu'il n'avait su en vous aucune emprise. A part que je vous ai appelé, vous m'avez oublié. Donc il n'y a pas la raison d'avoir peur de Shaitan. Il n'y a qu'il y a de Shaitan qu'il y a de l'aïfa. Le maître de Shaitan, il est faible. Très faible. Cependant, celui qui le suit, qui l'obéit, est encore plus faible. Et encore plus faible. On a un canalé à Shaitan, comme la Corée Tarara. நோக்கி ஜி se sont berr. Ce qu'on a dit dans le char les كلمات. Le diable, est-ce le diable des djinns? C'est atteint parmi les djinns. Et c'est atteint dans parmi les hommes, parmi les djinns. C'est les deux. Qui khawifukum bi awliyaihi? Qui vous effraie avec ses saints? Et il vous rassure, il vous rassure dans vos cœurs. Qui vous fait peur parce qu'ils alliés en leur donnant une grande place dans vos cœurs. Vous les voyez comme des grand danger pour vous sauf qu'il n'est pas le cas fala ta khawfuhum hay la takhshaw aw liya shayatin n'ai pas peur d'eux wa khawfuni hay akhrusu li khawf li c'est dire ai peur de moi en ayant la peur ibada pour moi seul et la khouf ki shirki sir akawf c'est pas la c'est pas la la raison c'est faut la combattre ya qulu fi shahr al-jimali lama kan al-khawf min al-asbab allati qat tusabbit al-muslimin an munasarat al-haq وَرَفْحْ رَيَاتِهِ أَرْبَلَ اللَّهُ سُفَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّمَا وَيَكَعَ فِي نُوفُسِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْخَوْفِ إِنَّمَا هُوَا مِنْ أَوْهَمْ الشَّيْطَانِ وَا دَبَعِهِ Donc comme la peur est parmi les choses qui empêchent les muslimines de, de secourir la vérité alors Allah Azza wa Jal et du moins comme cela se produit fortement chez les muslimines Allah Azza wa Jal a Abatent les muslims que tout cela, c'est parmi juste des affaires sur le shaytan qui est un concret. De lui, il est le zélie, donc il n'y a pas raison d'avoir peur de lui. Et cela, parce qu'il s'agit de l'aradjif dans les différents trucs et les besoins, alors il dit que les muslims ne sont pas à l'entraînement de ces muslims. Il s'agit d'être à eux pour qu'ils qu'ils aient la peur de l'Allah et qu'ils aient la peur de l'Allah. Ils ont dit qu'ils aient la peur de l'Allah. il y a le crainte de Allah la crainte de lui seul donc ensuite Allah azza wa jalla ordonne aux musulmans de ne pas porter attention justement aux influences qu'ils peuvent avoir portées ces muhazzilin ce qu'il faut abandonner tu t'empêches d'aller devant mais qu'ils doivent faire en sorte que leur peur ne soit excusement que pour Allah s'ils si sont sincères dans leur foi donc ils doivent avoir peur de Allah sur, par rapport à quiconque يقول الْفَوَعِدْ تَحْلِيمْ تَرْكَ الْوَعْدِبْ خَوْفَا مِنِ الْخَلْقِ qu'il a interdit de, de laisser une obligation par peur de la créature et ça c'est dans les cas en même cas de darour bien sûr dans les cas la créature va vraiment te faire du mal bah, ça l'agne je sais pas tuer dans un lieu euh... un exemple tiré par les cheveux Euh, dans un meuse d'id, et il y a un serpent qui rentre. Par exemple, un gros serpent qui rentre. Rapide, dévenime. À ce moment-là, tu peux l'arrêter. Pour essayer de le tuer. Ou de même te sauver, c'est à peur de lui. Parce que des gens ont peur des serpents, au point qu'ils disent, je ne peux même pas le tuer, j'ai trop peur. Par exemple. Ou un lion, ou un animal féroce, ou quelqu'un qui veut te tuer, par exemple. À ce moment-là, il t'est permis d'arrêter. Mais tu constateras que malgré tout, même dans les moments de combat, le djihad, on a salat al-khawf. Même face à l'ennemi, mais il a différentes façons d'être faites. Parce que la paix est en compte à ce moment-là. S'alien, wujoub, ikhlas, l'khawf, l'illah. S'alissan, khawf Allah, min alamata l'iman, la paix d'Allah parmi les signes de la foi. مناسبه الايا الباب حيث دلت الايه على وجوب اخلاص الخوف لله هو فيرسي بيان pour montrer l'obligation de sincerer dans sa peur envers Allah kam min alnas yakullaka ana ma akhouf illa min Allah et il seve la geraim je fais que d'Allah et je fais tout ce qu'on a interdit de faire ainsi astiz billah ana ma akhouf illa Allah salamou akrid la aia envers Allah c'est en rapport d'Allah tu fais pas ces choses là du que tu fais beaucoup beaucoup beaucoup بمناسبه الايات التوحيد بنقول lien du verset par rapport au tawhid حيث دلت الايه على وجوب اخلاص الخوف لله لذا يكون الخوف نوعا من العباده وصف العباده لغير الله شرك donc ce verset nous montre l'obligation d'avoir une peur c'est d'Allah donc la peur est une forme d'adoration et toute adoration pour autre que Allah cela est du shirk ثم قال وقال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين seuls sont vivre c'est dire a la presence les masjids de allah ceux qui ont cru en allah le jour dernier et qui ont accompli la salat ceux qui de la zakat et qui ne craignent que allah et ce que cela ça ça parmi sont parmi les bien guidés donc on ne parle pas de la khashia ولا خشيه نوع من الخوف بس لمن اكثرهم même catégorie la différence c'est que khashia c'est le خوف avec le ta'zim ta et avec un ilm par ta'zim et bel ilm sinon c'est le même لم سكون ديال الخوف نقولو ديلا بالخشيه كذلك والخشيه الحقيقي لا تجيده لا تجدها الا عند العلماء انما يحشى الله بالعباديه العلماء seul croire réellement Allah le savoir on tire aller gens plus sont sinon et puis font des péchés puis font des marasit moi croyer Allah subhanahu wa taala yakun fi shaqat kalimat إِنَّمَا يَعْمَرُوا مَسَاجِ دَ اللَّهِ اَيْ يَعْمَرُوا هَا بِالْعِبَادَةِ c'est-à-dire qu'ils font vivre les messages d'Allah en y faisant des actes d'adoration مَنْ أَمَنَا بِاللَّهِ اَيْ وَاحَدَ اللَّهِ وَاَمَنَا بِمَا أَمْذَلِ c'est-à-dire qu'il y a cru en Allah qu'il l'aura unifié qu'il y aura cru en sardin al-sardin al-sardin al-sardin وَاقَامَا الْصَلَاةِ اَي avec leurs conditions, avec leurs piliers, avec leurs obligations. Une salat complète, bien faite. Quand des gens lui disent « Usalli »« Ma usalli » Pourquoi Cet homme qui faisait mal à salat, quand il a eu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Usalli fedek alam tu salli »« Retourne et refais ta salat car tu n'as pas fait la salat » Cet homme-là pensait qu'il faisait la salat. Pendant sa salat, elle n'était pas acceptée. Mais lui ne savait pas. Après, il a appris. Il y a des gens qui ne cherchent pas à savoir. فوكم بونوطون اي كوم سولاز ارانج وات ازاك ات اي دفع الزكاه الواجبه في ماله لمستحق المستحقيها اذا زكته لدفع لم يخشى الا الله يخاف وجلا وتعظيما يقاب الله من محبه مع تعظيم وجلال <تصفيق> يقول في شعر كلمات او شعر الجمالي لما كانت المساجد هي مواضع عباده المسلمين المركز كوادهم علماهم نذر الله المسلمين الى بناء المساجد وعماراتها بالتعتي ونشر العلم ثم عبر ان هذه العماره لا تدك الا بمن وحد الله وصدق بيوم الجزاء والحساب وادى ما اوجب الله عليه على الوجه المشروع واخلص خوفه لله دون من سواه ثم اكد ان هؤلاء سيفوزون بالهدايه بِيْتَوْفِقِ اللَّهِ وَتَيْسِيرِ Donc en fait عصر, dans le verset là c'est c'est pas احتمال même توكيد donc j'ai mal traduit c'est en fait ceux-là seront parmi les biens guidés et non pas ils se peuvent عَسَا فِيْحَقِ اللَّهِ تُفِيد التَعْلِي وَتَوْكِيد عَمَا فِيْرِي لِحَقِ اللَّهِ la aide بعد انا تيخصا ça peut être parfois ça peut être, il se peut ou haka Donc il dit que les masajid comme sont les lieux de culte et les lieux où on trouve les ulama Allah azza wa jall a recommander aux musulmans de les construire et de les faire vivre par l'adoration et la diffusion du ilm Ensuite, il a dit que ces messages ne conviennent que pour des gens qui ont unifié Allah et qui ont cru au jour de l'attribution et des comptes et qui auront accompli les obligations de façon légiférée et dont la peur sera et c'est vivre pour Allah en dehors de Kinkong. Et cela réussiront en obtenant la guidée par le tofik d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu fi l-fawa'id إمارة المساجد بالعبادة من علامات الإيمان. Et faire de service les mosquées par adoration cela parmi les signes de la foi. ثانيا وجوب اقامه الصلوات الخمس. C'est obligatoire d'accomplir les cinq prières. ثالثا وجوب اداء الزكاه لمستحقيها. C'est obligatoire de donner la zakat aux ayants droit. رابعا وجوب اخلاص خشيه التعظيم لله. La khashya c'est ذلك ادب الشاهد من الاعيان. كتوخشيه تطب الله عز وجل سلم. خشية التي عبادة مناسبة الأية للبام حيث دلت الأية وعلى وجو بخص خشية التعظيم لله لذا كتما ت قمو incentive هي خشية روانر ل sweetness مناسبة الأية للتوحيد ل entrepreneami حيث دلت الأية وعلى وجو بخص خشية التعظيم لله لذا تكون هذه خشية نوعا من العبادة لأصاف العبادة لغي الله شرك جيد Ce verset vient pour montrer l'obligation, justement, que cette khashiyah soit pour Allah seul, avec le tarzim, et que cette khashiyah est une forme d'adoration, et que l'adoration est tournée pour tout qu'Allah, cela est du shirk. Suma qala, akhid dalil, fidel sinal yom, m'radin sanokmil, billah ahadif, qalou Allah ta'ala, ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا وُفيا في الله جعل فتن الناس عذاب الله ولئن جاء نصر من الله ليقولون انا كنا معكم اوليس الله بعلم ما في صدور العالمين عمليه الجصه تقيد يقولوا الله الناس سوف يبتلون في الreligion يجي يفون من شتيمون الناس كم ساجد شتيمون الله لاسكر secours لو ريان من ربي يقولون او سيير croyants ne ne ne tchulons pas avec vous et Allah est plus savant de ce qui est dans les poitrines des gens. Donc ça c'est chade des munafiquin. Ils ont peur des hommes et lorsque la victoire accorde aux croyants, disent on est avec vous. Comme qu'Allah Ta'ala, "Les qui terbossonna avec vous, فإن كان لكم نصر من الله قالوا ولن نكون معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم أستأوذ عليكم ونمغاكم من المؤمنين." lorsque il y a ceux qui vous guettent parmi les munafiquin lorsque ce cours de la vous vient il dit nous étions avec vous et lorsque Allah apporte à contre une part aux cousar ils disent nous étions avec vous nous avons protégé les musulmans donc je trouve de de ceux la ilaha ula wa la ilaha ula à ce munafiquin يقول من من الناس أي بعض الناس الناس الناس بعض pas بالله أي يؤمن بلسانه دون قلبه كالمنافقين langue mais في الله أي فإذا من أجل الله عذب الله pour sa foi جعل جعل كعذاب كعذاب عذاب الدنيا في ஆஹ فارتد عن ديني والحق ولحق بالكفار وبالكفر يعني lorsque les gens l'éprouvent pour sa foi il voit ce châtiment comme étant le châtiment d'Allah dans l'au-delà de ce qu'il fait délaisse sa religion et rejoint les kuffar tu as peur de leur châtiment wala in jaa nasr min Allah min rabbik fa iza nasar Allah junudahu wa ibadahu al-mu'minin fa fatahu al-bilad wa razaqahum bil ghana'im donc parce que Allah s'est couché croyant le serviteur Alors quand on a la victoire avoir des pays autres alors quand du butin Il yakuluna inna anna kunna ma'akum Ailay yakuluna Or yakuluna ha'ula al-munafiqun inna kunna ma'akum fi al-iman Pour qu'ils diront lorsque à ce coup vous voyez en musulmans vous êtes avec vous Ambièrement de la foi Awara is-llahu bi'a'lama bima fi sudur al-'alamin اي الله عالم بما انت وت عليهم وعليه صدورهم من الدفاق والكذب قال في فرانسك انفرمه leur poitrine comme mon son je comme l'hypocrite ذكر في شان جماله يظهرن الله في هذه الايه ان بعض الناس وهم المنافقون يدعون الايمان بارسنتهم في اذا عذبوا في اذا عذبهم الناس من اجل ايمانهم صوره بين عذاب الناس المؤقت عذاب الله الدائم فارتدوا عن دينهم فيذ انصر الله جنوده وعباده المؤمنين ورزقهم الفتوح والغنائم ادعوا الإيمان مرة ثانية ليأخذوا مثله مثل ما يأخذه المسلمون من الغنائم ثم يحددهم الله ثم يحددهم الله بأنه عالم بما في صدورهم من النفاق وسجديهم على ذلك وصف يحصي على الزفاق كي ستنبع سلبا من المنافقون كي ستنبع سلبا من المنافقون prétendent être des croyants avec leur langue et lorsque les gens les éprouvent pour cette parole il faut que le châtiment des gens qui est temporaire il le considère comme étant égal sous d'Allah qui est lui permanent donc de l'impostasie et lorsque Allah Azza wa Jal secoue ses croyants ses serviteurs en, en leur racontant différentes de ses grâces alors ils prétendent la foi une deuxième fois afin de pouvoir récolter avec les croyants ce qu'ils ont reçu donc Allah les menace justement Alors, on veut en leur faisant savoir qu'il sait ce qu'il renferme en eux. Donc là, c'est quoi le shahid du verset La khawf. Ces gens-là ont mis la khawf du châtiment des hommes au même stade que le châtiment d'Allah, s.a.w. Al-fawa'id, al-sabru al-al-adha fi al-din min alamata al-iman. Une patiente sur les épreuves en religion, sur les parmi les signes de la foi. Fa'aniyya al-tahrim al-mudah anal fi al-din. qu'il est pas permis de conséder en religion. Il a de laisser les choses de la religion pour complaire aux gens. Pour complaire avec les gens. Ça les fait min tabi'at al-munafiq al-firar 'inda al-faza' wal-iqdam 'inda al-taba. Donc parmi les caractéristiques du منافق c'est qui se sauve lors de la peur et qui va de l'avant quand il convoit une chose. Ça rabia hadat al-'ilmi li labi kulli shay. ظاهرا وباطنا كي الله ستوت شوز باسو علم شوز اظهر و مخفي يقول بمناسبه الايه للباب لو راطوار دو فيرسي بارابور او شابيت حيث دلت الايه على تحريم مساواه الخوف من الله بخوف من المخلوق هذا الفيرسي انديك كاينش باامي ديكيزونت لا بير كو دو اواغ بو الله سيكورسان بو لي كرياتور ايو سيدي غوف كي زون مي qui n'est pas ce mois muharram qui a en son riva apostasié ils sont arrivés apostasié en cette peur à l'occasion des actes du tawhid le lien du verset par rapport au tawhid est-ce que cela dit la ayah wala wujub taqdim khawf illa khawf min siwae اذا يكون الخوف عباده وصفوف عباده لغد الله لا شرك بصبر سي indique également que l'obligatoire Enarias, de faire oh prédominer la peur qu'on a pour Allah sur quiconque et la peur est une forme d'adoration et l'adoration tournée pour tout que Allah cela est du shirk wa gada nishallah baki ma'ana asaran hadith ou asar ayyem fa illa huna wa kumirabu lalameen